Bésame. Bésame mucho. Embrasse-moi mon amour que je puis s'oublier. Bésame. Bésame mucho. Tous les regrets d'un amour fait de temps de baiser Oui, je sais bien qu'un beau jour on revient mais j'hésite ce jour est si loin N'y croyons pas disons-nous, toi et moi qu'on se voit pour la dernière fois Bésame Bésame mucho Embrasse-moi, mon amour, que je puisse oublier Le temps en fuite Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot aimer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 Puisse oublier Le temps Enfuité Et mon amour N'aura plus qu'un seul mot Aimer Cette chanson N'aura plus qu'un seul mot M